Chapitre 45 Allongé sur un lit du centre de santé Sainte-Christine, le prêtre était toujours dans le même état que la veille. Les yeux ouverts, il paraissait constamment sous hypnose. Entièrement passif, son corps n'était plus capable que d'une activité instinctive, automatique. Quand on le mettait debout, il ne marchait pas, mais il parvenait à garder sa position. Le mettait-on assis il s'y maintenait. Sans donner l'impression de voir, il regardait dans le vide et ne réagissait à aucune stimulation extérieure. C'était comme si sa conscience avait été captivée hors de notre monde par quelque rêve angoissant qui donnait à ses muscles une rigidité permanente. Ni le médecin du centre, ni le docteur McCann, venu en urgence quelques heures après l'admission de son ami, n'avaient été en mesure d'expliquer précisément le mal dont le pauvre homme souffrait. « Pour l'heure, je ne puis faire que des suppositions, » avait expliqué le directeur du sanatorium d'un air grave. « La catatonie qui entraîne une pareille dégradation des fonctions psychomotrices est le plus souvent le fruit d'une émotion vive, telle que la perte d'un proche, une immense frayeur un choc physique ou psychique. On parle alors de stupeur catatonique. Mais elle peut être aussi le résultat d'une infection ou d'une intoxication. En l'occurrence, il m'est impossible de dire ce dont le malheureux a été victime, ni combien de temps durera son état. Partagé entre la joie d'avoir retrouvé son ami vivant et la crainte qu'il ne guérisse jamais, Edward n'avait pas dormi de la nuit. Hormis pour livrer son témoignage à la police la veille au soir, il n'avait pas quitté le chevet du père Molloy. Assis sur une chaise près de son lit, il le regardait de ses yeux rougis par la fatigue et l'inquiétude. Cela faisait plus de vingt-quatre heures que le prêtre avait été admis ici, et l'après-midi touchait déjà à son terme en ce samedi 31 octobre, quand Lorraine fit une nouvelle apparition. Se dirigeant vers la fenêtre, elle ouvrit doucement les rideaux pour laisser un peu de lumière entrer dans la chambre. « Vous devriez aller dormir, Edward. »« Je n'en serai pas capable, » répliqua celui-ci sans quitter le prêtre des yeux. « Qu'ont-ils fait du juge Gaudian La jeune femme qui, depuis la veille, avait multiplié les allers et retours entre le centre de santé et la maison du gouverneur, vint s'asseoir près du détective et répondit à voix basse. Il a avoué avoir couvert son fils, mais prétend avoir essayé de le raisonner. À l'évidence, quand je suis arrivé, ils étaient en train de se battre. Pour l'instant, le juge est enfermé dans l'une des geôles de son propre palais de justice. Mais le gouverneur Glover, qui prend la chose très au sérieux, M'a fait savoir qu'il serait transféré dès lundi à Saint-Pierre-Port pour y être jugé sous l'autorité du lieutenant-gouverneur de Guernesey. Cette fois-ci, il n'avait pas été question d'étouffer l'affaire. Le gouverneur, au contraire, avait employé les grands moyens dès qu'il avait été informé de la découverte des trois cadavres. Une équipe d'enquêteurs du bailliage de Guernesey avait été dépêchée sur place en plus des renforts habituels prévus pour la fin de la Blackmore Week. Les inspecteurs avaient procédé à de nombreux relevés, et Lorraine, à qui l'on avait accordé le droit de revenir sur le site, avait pu constater que la police de l'île voisine disposait d'un équipement et d'un savoir-faire largement supérieurs à ceux de la police de Blackmore. La gravité des crimes et l'horreur de la scène avaient motivé un déploiement armé extraordinaire. Indéniablement, tout avait été fait dans les règles de l'art. À vrai dire, L'île n'avait pas vu autant de forces de l'ordre et de journalistes depuis bien longtemps. On attendait même dans les prochaines heures des reporters venus de France et d'Angleterre. « Avez-vous pu lire le premier rapport ?» demanda Pierce sur le même ton solennel. « Oui. » Les organes des victimes n'ont pas été retrouvés. En vérité, ils n'ont rien découvert d'autre sur place que les trois cadavres. Selon le médecin légiste, celui ou ceux qui ont fait cela avait forcément des notions d'anatomie et de chirurgie. Il laisse entendre qu'on aurait mené sur les victimes des expérimentations dont il ignore toutefois la nature. J'ai quant à moi ma petite idée. Je vous écoute. Lorraine, hésitante, prit une profonde inspiration. Je pense que le meurtrier cherche à étudier la spécificité des enfants de Dagda. Peut-être, imagine-t-il, que la couleur singulière de leurs yeux n'est pas due à la maladie de Wilson, mais à autre chose. « Ils appartiendraient à une race à part, » proposa Edward, relevant soudain la figure. « Une ineptie dans ce genre, oui, » se désola Mademoiselle Chappelle. Ce que je n'arrive pas à comprendre, c'est à quelle fin. » J'arrive à peu près à imaginer pourquoi des déséquilibrés pourraient vouloir tuer les membres du culte, les considérant comme un danger ou une perversion, mais pourquoi les disséquer Pourquoi les étudier comme des rats de laboratoire Pour découvrir leurs secrets sans doute, l'origine de leur pouvoir, peut-être. Lorraine poussa un profond soupir. « Je ne m'habituerai jamais à l'insanité de certains de nos concitoyens, Edward. »« Les policiers ont-ils relevé des empreintes ?»« Un grand nombre. »« Mais ils vont devoir faire le tri, car il y avait aussi les nôtres, celles du père Molloy, et des victimes. » Le détective prit la main du prêtre entre les siennes. Lorraine lui serra l'épaule affectueusement. « Il va s'en sortir, promit-elle. » « Avez-vous vu Walden ?» demanda Pierce. bien sûr. »« Il est abattu, vous vous en doutez. »« Margaret était le dernier membre de sa famille. »« Elle était tout pour lui. »« À son âge, je ne suis pas sûr qu'il puisse s'en remettre. »« J'ai eu bien du mal à le faire parler, mais il semble croire lui aussi à ce que dit le juge Gaudion qui affirme que son fils agissait sur les ordres de quelqu'un. » J'ai rassuré le Lord en lui promettant que notre enquête ne serait pas terminée tant que nous n'aurions pas trouvé les autres coupables. « Qu'allez-vous faire ?» Lorraine fronça les sourcils. « Qu'allons-nous faire » voulez-vous dire. « Pour ma part, je reste ici. »« Vous me laisseriez me débrouiller seule ?» s'offusqua la jeune femme. « Vous n'y pensez pas ?»« Votre ami est entre de bonnes mains. » et nous reviendrons le voir aussi souvent que possible. Mais par respect pour lui comme pour les autres victimes, nous devons continuer notre enquête, Edward, sans tarder. Et j'ai besoin de vous. Je ne peux tout de même pas l'abandonner dans cet état. Lorraine s'approcha et prit délicatement la tête du détective entre ses paumes. Je ne sais pas s'il vous entend, mais je suis persuadé qu'il serait furieux que vous ne vous mettiez pas tout de suite au travail. Ne vous a-t-il point demandé de venir sur l'île justement pour l'aider dans sa propre enquête Allons, vous savez très bien que j'ai raison. Ah oh. la raison, mademoiselle. Je crois bien que la raison n'a plus grand-chose à voir avec notre affaire. Au contraire, il n'y a qu'elle qui puisse mettre un terme à cette folie. Elle laissa passer un silence jusqu'à ce que Pierce, résigné, se redresse enfin. « Soit. Que voulez-vous que nous fassions dans ce cas D'abord, vous allez m'accompagner au Goose and Grill. Dans un pub, vous n'êtes pas sérieuse. Je ne vous propose pas d'aller boire un verre, bougre d'âne. Je voudrais vérifier quelque chose. J'ai suivi une piste cet après-midi et je voudrais vous montrer d'où elle est partie. » Sans conviction, Pierce hocha la tête et accepta d'accompagner la jeune femme au dehors. Ainsi, il n'était pas loin de six heures du soir quand ils arrivèrent ensemble devant le pub bondé de Victoria Street. En ce dernier jour de la Blackmore Week, malgré la nouvelle de la découverte de trois corps dans un souterrain, les festivités arrivaient à leur point culminant. Ce soir, sous une étroite surveillance policière, Tous les occupants de l'île ou presque allaient se retrouver sur le terrain de football du centre-ville pour la grande cérémonie de clôture. Si le temps ne se gâtait guère, on y danserait jusqu'à l'aube, oubliant dans la boisson et les rires les horreurs de la veille. « N'entrons-nous pas ?» demanda Edward en voyant la jeune femme s'éloigner sur le côté du bâtiment. « Non. Venez avec moi. » Elle le conduisit jusqu'à la fenêtre sur laquelle le jeune garçon leur avait adressé un message trois jours plus tôt, en traçant des lettres sur la buée. « Vous vous souvenez du point que le gamin a ajouté en dessous du mot « croatoan »?» demanda Mademoiselle Chapelle. « Bien sûr. Et je me souviens aussi que vous disiez avoir une idée à ce sujet. »« Absolument. En réalité, je me demande depuis le début si le garçon n'a pas tout simplement désigné quelqu'un à notre table. » « N'aurait-il pas laissé cette trace sur la vitre en pointant le doigt vers l'un de nos trois convives ?» Edward acquiesça avec un petit sourire. « J'y pensais aussi, figurez-vous. Mais j'ai du mal à imaginer que l'un des trois hommes qui étaient avec nous puisse être impliqué. Pour le docteur McCann et le professeur Vandecadre, j'en conviens. La chose serait étonnante. Encore qu'étonnant ne signifie pas impossible. Mais, M. Stevens... Elle inspecta de nouveau la fenêtre et posa son index sur l'un des carreaux. « C'était bien là, n'est-ce pas ?»« Il me semble, oui. » Lorraine écrivit le mot « croatoan » sur la buée, puis fit un point juste en dessous, au milieu. « Regardez, cela pourrait tout à fait désigner l'antiquaire, vous ne pensez pas ?» Edward fit une moue sceptique. « Cela dépend de tellement de facteurs que je peine à le certifier. » Il faudrait prendre en considération la position du jeune garçon au moment où il a écrit, mais aussi la possible inexactitude de nos souvenirs. Cela dit, admettons, M. Stevens vous paraît-il vraiment un suspect crédible Que savons-nous de lui, en dehors du fait qu'il est joli garçon Eh bien, il n'est pas originaire de l'île, il est né au Caire où il a grandi jusqu'à ce que son père vienne se mettre ici à l'ombre, Il est ensuite parti enseigner l'histoire à Cardiff et il est revenu sur Blackmore à la mort de son père qui lui a légué cette boutique. Plus tard, il a perdu son épouse et sa fille. « Comment ?» demanda Lorraine avec un regard mystérieux. « Il ne me l'a pas dit. »« Eh bien justement, mon ami, je suis allé me renseigner ce midi. » Il y a trois ans, Steve Stevens a épousé Charlene Gillan, l'une des filles de la famille très fortunée qui possède notamment le grand magasin dans High Street. Il y a un an, très exactement, en octobre 1924, l'antiquaire a échappé de peu à la mort lors d'un accident de voiture survenu sur l'île. Sa femme et leur petite fille de 18 mois, elles, n'ont pas survécu. Dans le rapport de police, il est écrit que M. Stevens affirmait avoir perdu le contrôle de son véhicule en voulant éviter un jeune garçon qui errait sur la route en pleine nuit. Fichtre, vous ne pensez tout de même pas que je ne pense rien J'essaye de savoir. La première fois que j'ai vu le gamin qui nous a écrit ce message sur la vitre, le butler de Sir Ronald m'a dit que ce devait être un petit orphelin de l'armée du Salut, vous vous souvenez J'ai voulu aller vérifier cela avant-hier, mais je n'avais trouvé personne sur place. Je me souviens. J'y suis retourné tout à l'heure. Et une nouvelle fois, je n'ai trouvé personne. Je suis donc allé décrire le jeune garçon au connétable. Celui-ci m'a dit être quasiment certain qu'il s'agissait du jeune Gabriel Donahue, petit-fils de Nancy Donahue, pastoresse de, pastores de l'armée du salut. Un gamin qui est connu pour fuguer régulièrement et aller vivre seul dans les bois. D'où Jésus Cela fait beaucoup de coïncidences, n'est-ce pas Le garçon a la maladie de Wilson, et sa grand-mère, aveugle, en souffre probablement, elle aussi. Selon vous, elle pourrait même être. Comment disiez-vous déjà Mogwraith, le druide guerrier qui dirige la tribu. Insinuez-vous donc que Steve Stevens aurait pu imputer la mort de sa femme et de leur jeune enfant au culte, et qu'il est donc décidé de se venger Mademoiselle Chappelle haussa les épaules. Nous ne sommes plus à une bizarrerie près. « Cela mérite en tout cas qu'on y regarde plus attentivement. »« Maintenant que vous le dites, un élément joue en faveur de votre hypothèse. Monsieur Stevens m. Stevens m'a dressé un tableau très sombre de la culture druidique. Lorsque je l'ai interrogé au sujet du site sur lequel on avait construit l'abbaye de Penigarth, il m'a parlé du Nemton, l'ancien temple celtique, et des sacrifices humains qui étaient pratiqués en l'honneur de divinités infernales. » Lorraine pencha la tête. « Et si nous allions rendre une petite visite à votre cher antiquaire » proposa-t-elle. « Que lui dirions-nous Que nous le soupçonnons d'avoir participé à tous ces crimes atroces ?»« Nous pourrions commencer par lui demander s'il n'aurait pas reconnu le gamin à travers la vitre ?» suggéra Lorraine avec un petit air malicieux.